Et Qibla présente le cœur en action, « Madaridus Salikin ». Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi inna, wa sallam, inna alhamdalillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Och nådade Allah Taala från skuror av oss och från sjeater av våra handlingar. Den som Allah Taala vänder sig till, blir inte förvånad av honom, och den som förvånar sig blir inte vänder sig till honom. Och jag ser Taala, och är السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير Euh, sur la série ou bien sur le sujet de la spiritualité en islam le cœur en action toujours avec les paroles principalement, les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ce grand savant de l'islam qui a plusieurs ouvrages très connus dans ce, cet ouvrage là qui est Madarid al-Salikin ou bien les sentiers des itinérants et toujours avec ce grand chapitre de at tawbah ou bien sur le repentir on rappelle encore une fois que notre but ce n'est pas de finir un livre, ce n'est pas d'étudier un livre. Notre but, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre plus en profondeur à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle du repentir, on parle de quoi aussi C'est quoi la source du repentir Qu'est-ce qui a poussé vers le repentir Qu'est-ce qui a poussé vers la tauba Un péché, une erreur, une faille humaine. Que ce soit, on le rappelle, que ce soit un péché, ça veut dire quelqu'un qui a clairement désobéi à Allah ou bien même parfois le repentir concerne une simple erreur, une simple faille. Ça c'est un simple rappel, peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas présentes avec nous, parce qu'on en a parlé une fois très brièvement lorsqu'on a parlé de Moussa Salam et des prophètes, est sont, euh, comment est-ce que les prophètes sont infaillibles et malgré ça ils demandent le pardon d'Allah a.s et ainsi de suite. On demande le pardon d'Allah même lorsqu'on ne commet pas nécessairement un péché. Même une erreur, une simple faille, on fait la tauba, on demande le pardon d'Allah Azzawajal, pas parce qu'on est blâmer mais parce qu'Allah il aime le repentir et il aime la tauba. Et c'est une reconnaissance de notre faiblesse en tant qu'être humain. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une séance extrêmement importante. Extrêmement importante avec, Inch'Allah, des clarifications et des réponses à un sujet qui cause beaucoup de doutes pour certaines personnes ou bien même pour, peut-être on pourrait dire, une majorité de personnes. Quand on parle des personnes, on ne parle pas seulement des, des musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la question de l'erreur, ça veut dire l'erreur qu'elle soit volontaire ou involontaire, qu'elle soit grave ou bien une simple erreur qui est humaine ou bien ce qu'on pourrait appeler le mal och sa relation med le, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala med le destin med le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala on rappel très brièvement c'est quoi le destin pour nous en tant que croyant on croit que tout ce qui arrive dans cet univers c'est par la volonté de notre créateur c'est parce que si on va dire que ce n'est pas tout ce qui arrive dans cet univers qui arrive par la volonté d'Allah ça veut dire nécessairement qu'il y a au moins un autre Créateur des événements ça veut dire qu'il y aurait au moins deux dieux ou trois dieux ou quatre dieux ainsi de suite et là on est tombé clairement dans le polythéisme dans le shirk en tant que croyant on n'a pas de croyance ou bien en tant que musulman on n'a pas cette croyance de dualité dans la divinité qu'il y a le dieu du bien et le dieu du mal par exemple ta'ala Allahu an valik la ilaha Il n'y a que un seul Créateur, Rabb, siwa. Il n'y a de Seigneur à part Allah subhanahu wa taala, et il n'y a de divinité qui est véridique à part Allah subhanahu wa taala. Donc, le seul qui contrôle tous les événements sans exception qui se passent dans cet univers, c'est Allah subhanahu wa taala. Ça, c'est normalement clair pour chaque musulman, pour chaque croyant. Tous les croyants s'entendent pour reconnaître que Allah Azza wa Jalla c'est lui qui a la pleine volonté et la volonté absolue sur toutes choses. Le problème, il arrive juste après. Lorsque des personnes commencent à se poser cette question. Si Allah Azza wa Jal, il a la pleine volonté sur toutes choses, mais il y a des choses qui arrivent dans cet univers qui sont du mal, des choses qui ne sont pas bien. Comment se fait-il que ces choses arrivent, mais arrivent par la volonté d'Allah Donc là, ça va causer problème à plusieurs personnes. On va voir, Inch'Allah, c'est quoi les... Là, les êtres humains, en général, comme on l'a dit, incluant plusieurs musulmans, par ignorance, vont sauter vers ce qu'ils pensent être des solutions, un remède pour résoudre cette problématique. Et là, ça va tout simplement s'aggraver. Ça va mener à d'autres choses comme on va le couvrir, Inch'Allah. Qui pourrait nous rappeler... La conclusion, le sommaire de notre dernière séance, il y a de cela deux semaines, parce que c'est en relation avec ça aujourd'hui, ça va être la continuité. Qui pourrait nous rappeler On avait parlé de quoi exactement S'il y a des personnes qui ont pris des notes, qui ont révisé, qui se rappellent, qui mémorisent très bien. Sinon on va faire un rappel, ou Alors on avait parlé de la question de, de l'instinct humain. Le fait que le croyant, lorsqu'il désobéit à Allah Azza il reconnaît que ce que je viens de faire, c'est un mal. Le mal est un mal en tant que tel. Le bien est un bien en tant que tel. Le haram et le halal, ce n'est pas quelque chose qui est purement symbolique. Est-ce que ça serait logique Est-ce que vous pensez que Azza wa aurait pu envoyer des prophètes qui nous disent que l'alcool c'est halal Si Allah Azza wa Jal le veut, veut le faire, il n'y a personne qui dit non Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal ta'ala an dhalik. Va, va pas envoyer un prophète pour nous dire que quelque chose qui est impur, que lui a créé, qui est impur en tant que tel, que Allah Azza wa Jal va nous dire que ça c'est quelque chose qui est halal, qui est bon pour vous. Buvez de l'alcool. Est-ce que ça serait logique et rationnel de penser que Allah Azza wa Jal va nous envoyer des prophètes qui nous diraient par exemple « Voler ses biens, celui qui vole quelque chose, il va la posséder »« Est-ce que c'est logique ?»« Non, même si Allah Azza wa Jal, il est le créateur, il n'y a personne qui s'oppose à Allah. »« Si Allah voulait le faire, il peut le faire, subhanahu wa ta'ala. »« Mais il ne le fait pas parce que Azza wa n'ordonne pas l'injustice, il n'ordonne pas le mal. »« Donc le mal est un mal en tant que tel, ce caractère de mal, il est à l'intérieur de la chose que Azza wa il a rendue interdite. » Et aussi, lorsque quelque chose est licite, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon, c'est bon pour nous. Allah azzawajal a halaha, surtout si ça devient euh, obligatoire ou bien encouragé. Là, donc, on va rentrer dans le sujet, Ta'ala, on va vous demander d'être bien concentré, inshallah, parce que, comme on l'a dit, si vous êtes bien concentré aujourd'hui, même s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, inshallah. Mais Inch Allah Ta'ala, on promet par la volonté d'Allah, bien sûr, c'est Allah Azza wa qui guide et qui nous enseigne, subhanahu wa ta'ala, que ça va vous servir beaucoup, Inch Allah Ta'ala, à résoudre plusieurs énigmes dans notre vie, plusieurs problématiques. Taib, nous dit, c'est Ibn Al-Qayyim, Ta'ala. Vad vi ska göra idag är att vi ska lära oss skillnaden mellan två Allah älskar och vi ska göra idag är vi ska lära oss skillnaden mellan Allah et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut on répète vous pouvez écrire ça inshallah il va y avoir deux colonnes dans un tableau on va détailler la différence entre deux concepts c'est cette différence là qui va vous résoudre plein de choses dans la vie de tous les jours la différence entre ce que Allah il veut et entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime parce que si on faille à Réaliser ou bien comprendre cette différence on pourrait mettre les deux dans la même colonne ce que Allah il a voulu c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et ça ça mène à des catastrophes donc on va écouter incha'Allah Kama fa'ala al-jabriyatu C'est qui al jabriya al jabriya c'est une secte, c'est pas important okay, de, comprendre, de vous rappeler du nom de cette secte et tout, mais on, on explique ici, c'est la pensée en général. Parce que la pensée peut se retrouver même auprès de personnes que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours sans qu'elles savent qu'elles sont en train d'hériter de telle ou bien de telle autre croyance. al jabriya c'est des personnes qui ont cru que vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu toute chose, ça veut dire que l'être humain n'a pas de volonté, l'être humain n'a pas de libre arbitre. Comme ils disent Carri Shati fi mahabbi comme une plume dans les airs. Est ce que nous, en tant qu'êtres humains, est ce qu'on a un certain contrôle sur notre destin? Oui. Vous êtes venu aujourd'hui, ça a demandé une certaine volonté, une certaine décision, une certaine préparation. Il n'y a personne qui dit aussi... Aujourd'hui aujourd j'étais chez moi... Je ne voulais pas venir à la halakha, Mais il y a quelque chose qui m'a emporté... Je me suis retrouvé assis ici... On a une certaine implication... Ces gens-là qui sont al-Jabriya... Ils vont vers une extrême... Ils annulent complètement... La responsabilité de l'être humain... Que tout ce qui arrive... C'est par la volonté d'Allah Azza wa Jalla... L'être humain n'a pas de volonté... n'a pas de responsabilité... Sur ce qui arrive... De ce fait... Écoutez bien, regardez comment est-ce que quelqu'un qui ne comprend pas bien un seul concept, ça donne d'autres implications, d'autres conséquences qui sont graves. Là, ils sont partis vers la prochaine conclusion très grave. Ils ont émis un principe, ils ont dit tout ce que Allah, il a voulu, ça veut dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Pas de distinction. Est-ce qu'il y en a qui voient déjà la gravité de cette conclusion Tout ce que Allah, il a voulu, ça veut dire que Allah, il l'aime. On va donner la pire, le pire des exemples. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Shaitan, il existe. Oui ou non Si vous allez dire non, ça veut dire soit que Shaitan n'existe pas, ce qui n'est pas vrai, il existe, c'est dans le Qur'an, Ou bien ça veut dire qu'un shaitan, il, il est là, il existe sans la volonté d'Allah, ce qui est encore plus grave. Parce que là vous êtes en train de dire que Allah Azza wa Jal, sa volonté n'est pas absolue, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont dit, on pourrait dire, quelqu'un pourrait dire, selon ce principe, Allah il a voulu que shaitan, il existe. Ça veut dire, Allah il aime shaitan. A'udhu billahi minash shaitan staghfirullah. Vous voyez ici? ne pas faire la distinction entre ce que Allah il veut et ce que Allah subhanahu wa taala il aime. On va voir c'est quoi la distinction, insha Allah subhanahu wa taala. وَقَالُوا إِنَّ الْأَفْعَالَ مَحْبُوبَةٌ إِذْ عَنْ وَهِيَ عَيْنُ وَرِضَاهِ Ils ont dit que toutes les actions des êtres humains, on parle plus particulièrement des êtres humains, on parle pas des actions des animaux et ainsi de suite, ça ce n'est pas notre problème, ok C'est un autre univers, c'est un autre monde. On parle de nous en tant qu'êtres humains. Ils disent, tout ce que l'être humain il fait, c'est par la volonté d'Allah. Ça veut dire que toutes les actions des êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il, il, il les aime. Voyez la, graphie, la, la, la le, le principe ici, la faille qui existe dans ce principe. Vers quoi elle nous mène C'est quoi la, la conclusion C'est qu'il n'y a pas ce qu'on disait la, la, la dernière fois. Qui, non, non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de, de mal. Si tout ce qui arrive dans cet univers, vu que Allah Il l'a voulu, ça veut dire que Allah Il l'aime. Tout ce que Allah Azawajalla Il aime, c'est un bien. Peut pas, ça ne peut pas que quelque chose Allah Azawajalla Il l'aime, et c'est un mal. Audoobil Allah, Allah Azawajalla Il n'aime pas le mal vous comprenez donc là ça crée tout un problème là où tu essayes de sortir de prendre une sortie d'urgence tu vas retrouver le feu devant toi et on ne veut pas arriver là c'est pour ça qu'il faut revenir en arrière pour faire cette distinction entre le bien et entre le mal ces personnes là ne vont plus reconnaître le caractère du mal, d'un péché, ne vont plus faire Et ça, vous le voyez très très bien, c'est tellement prévalant auprès des, ou bien au sein des, de notre Oumma, auprès des musulmans aujourd'hui. Même les musulmans parlent des musulmans, sans parler des autres. Les musulmans qui lisent le Coran, mais qu'on ne reflète pas sur le Coran, on ne réfléchit pas, on ne médite pas pour comprendre notre religion avec plus de profondeur. Oh, combien de musulmans y a-t-il aujourd'hui que lorsqu'une personne fait un mal et que quelqu'un veut la blâmer pour ce mal, veut lui faire une exhortation, veut la rappeler à l'ordre et ainsi de suite, va y avoir plein de personnes qui vont dire quoi Qui pourraient nous donner certaines réponses typiques Quoi Seul Dieu peut le juger, laisse-le tranquille. Est-ce que ça marche ça, comme argument Est-ce qu'on laisse les gens faire des crimes et dire « seul Dieu peut les juger » On laisse les gens voler de l'argent, dire « Seul Dieu peut les juger » et on laisse, et on laisse. D'où est-ce que tu as ramené ça Est-ce que c'est dans le Coran Il y a un verset qui dit « Seul Dieu peut juger les autres ». Oui, dans l'akhira, auprès d'Allah, c'est seul Allah qui juge. Si quelqu'un va dire « Toi, tu vas aller en enfer », là on va lui dire quoi ?« Seul Dieu va le juger », ça c'est vrai. La même chose, si quelqu'un te dit « Toi, tu vas aller au paradis ». Combien de personnes ici vont être en colère si quelqu'un vous dit « Toi, tu vas aller au paradis. » Combien de personnes ici vont être en colère Probablement personne, alors qu'on devrait être en colère. Pourquoi Ce n'est pas tes affaires. D'où est-ce que tu le sais, toi, que moi, je vais aller au paradis Seul Allah va me juger. Est-ce que toi, tu es un prophète Tu es un ange Tu connais Al-Ghaib Tu connais l'inconnu Donc, toute cette question de Seul Allah peut nous juger. Oui, c'est seul Allah Azza wa qui juge, mais lorsque Allah Azza wa il a jugé que le mal c'est un mal, Allah il a jugé. Le prophète c'est lui qui a jugé par le jugement d'Allah Azza wa que lorsqu'on voit un mal, il faudrait le blâmer. Il faudrait dire ya akhi taqilla, Allah, c'est pas bien ce que tu veux Parce que si on dit, si on marche toujours avec cette question de et vous savez, les les mêmes personnes, regardez ici, c'est juste subhanallah incroyable le monde dans lequel on vit aujourd'hui le nombre de principes qui sont erronés le nombre de principes qui sont tournés à 180 degrés que les gens ils ont absorbé ça c'est devenu une culture le vrai est devenu faux et le faux est devenu, est devenu vrai la majorité des personnes aujourd'hui incluant ce qu'on appelle les personnes religieuses ça veut dire de toute religion Confondu. Même les personnes qui croient comme Al Kitab, qui croient à un livre et le principe de Dieu et de prophète et ainsi de suite. Incluant, comme on a dit, nous en tant que musulmans. Une grande partie de personnes, même les personnes qui adhèrent à une religion, ont cette dualité. Moi la personne religieuse, moi la personne laïque. Moi la personne religieuse, je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un ça c'est un mal. Pourquoi Parce que seul Dieu peut le juger moi la même personne lorsque je sors de mon cadre de religion et que j'agis en tant que personne laïque on peut dire ou bien à l'extérieur du cadre de ma religion là je dis non c'est la responsabilité sociale et je dois m'opposer je dois exprimer mon opinion et je dois parler c'est quoi cette dualité si on dit que c'est seul Allah Azza wa Jalla qui juge les gens et qu'il n'y a plus de inkar, ça veut dire qu'il n'y a plus de responsabilité sociale et en passant ici c'est un cercle vicieux si moi je vais dire à quelqu'un ce que tu fais c'est un mal et que l'autre personne va me dire hey, laisse-le tranquille c'est seul, seulement Dieu qui peut le, le juger qu'est-ce que je peux dire moi en tant que réponse et toi laisse-moi tranquille c'est seul Dieu qui peut me juger ça ne va jamais se terminer vous comprenez Donc pour revenir à cette question, lorsqu'on ne fait pas la distinction entre le bien et le mal, on dit que tout est par la volonté d'Allah, ça veut dire que tout est aimé par Allah, c'est là le, le lien qu'il faut couper, c'est là où se trouve l'erreur. Là ça fait en sorte qu'on ne fait plus de distinction entre ce qui est marouf qui doit être suivi et ce qui est munkar qui doit être éviter. Et lorsqu'il <'in> est venu à ces paroles Allah Ta'ala, طيب nous avons des versions, Vi va mentionner quelques versets Allah Azza wa Jalla il dit wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala il n'aime pas le mal, il n'aime pas la corruption sur cette terre. Est-ce que Allah il a voulu qu'il y ait de la corruption, est-ce qu'il y a de la corruption dans cette vie Oui, ça existe. Sauf si vous vivez, je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que Allah, il aime le mal et la corruption Non. Donc, il faut faire la distinction. Dans un autre verset. kufr. <rire> Allah Azza wa Jalla n'approuve pas pour ses serviteurs le kufr, la mécréance. Allah Azza wa Jalla ne l'approuve pas. C'est pas approuvé par Allah Azza wa Jalla. Est-ce que ça existe, le kufr Est-ce que Allah, il a voulu que ça existe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 et qui vivent dans ce qu'on appelle les pays du tiers monde. Ça c'est très prévalent en tant que croyance, en tant que fausse croyance, qui n'a rien à voir avec l'islam, totalement fausse, c'est aboli par l'islam. Qui est quoi Et eh bien Allah Azza wa il nous demande d'avoir le rida, d'avoir le contentement envers le choix d'Allah Azza wa Si Allah Azza wa il a choisi quelque chose pour toi, dis Alhamdulillah, sois content, c'est le choix d'Allah Azza wa De ce fait, lorsqu'il y a un mal qui arrive, Et que toi, tu un tu vas dire, mais ça c'est un mal, c'est grave, faut faire quelque chose, faut parler à cette personne, faut changer cette situation. Là, il va avoir des personnes qui vont te dire, c'est Allah qui l'a voulu, tu dois, tu dois être content. Pas seul, pas seulement, tu dois l'accepter, tu dois être content, parce que ça c'est le choix d'Allah Azza wa Jal, c'est le qadar d'Allah Subhanahu wa Taala. Et là, c'est grave, parce que là, on est content lorsque Allah Azza wa il nous donne la difficulté, le mal. On est content lorsqu'on voit quelque chose que Allah Azza il n'aime pas, la yardha li'ibadihi al-kufr comme on a dit et ça, ça existe, ça existe, je ne sais pas si vous connaissez tous des exemples, on ne va pas aller dans des exemples détaillés, mais ça, vous pouvez chercher sur internet, lire et ainsi de suite, il y a même des, des vidéos sur des chaînes, dans, dans des chaînes de télé arabes et ainsi de suite, qu'à chaque fois par exemple, ou bien souvent avant des élections présidentielles, il va y avoir un, un, un charlatan qui va s'applécher comme ça, qui va sortir qui va parler devant la caméra pour dire à tout le monde, euh, monsieur le président ou telle chose, c'est Dieu qui l'a choisi pour vous, vous devez être content, c'est le content l'accepter, malgré malgré que vous êtes pas d'accord, s'il fait du mal mais vous devez avoir le, le rida, c'est le qadr d'Allah Azza et ça c'est grave, c'est complètement faux rien à voir avec la religion d'Allah Azza c'est là où s'applique comme on l'a dit déjà je pense la dernière fois c'est là où s'applique avec toute vérité le fameux principe de la religion c'est l'opium des peuples Parce que ça c'est la fausse religion, ce n'est pas la religion d'Allah Azzawajal et là ça devient vraiment un opium pour faire dormir les gens, pour que personne ne ressente une certaine responsabilité ou bien culpabilité ou autre chose. Et on va voir Inch'Allah, bien sûr, les réponses détaillées à tout ça. On est en train de, tout simplement de faire, de faire certaines introductions et donner des exemples wa Azzawajal là encore c'est pire prochain degré certes vont dire comme on a dit on arrive ici à Al Jabriya, que moi en tant qu'être humain je n'ai pas du tout de volonté ce que j'ai Allah il a écrit sur moi c'est écrit que notre société par exemple va être toujours une société qui est sous-développée toujours une société qui est Pauvre, Toujours une société qui est ignorante. On n'y peut rien. Là encore une fois, rien à voir avec le Coran ni avec la Sunna du prophète. Mais soit que la personne est ignorante ou bien parfois c'est la paresse humaine qu'on veut coller à la religion. Pour se déresponsabiliser, pour ne pas dire que je suis paresseux que je ne veux pas porter de fardeau, de responsabilité, que je ne veux pas prendre de risques. Je veux me contenter de ce que moi j'ai actuellement. Même si c'est un mal, qu'est-ce que je vais dire C'est la religion, c'est Allah qui l'a demandé. Je vais le, le coller. Ou parfois c'est pour justifier le mal. Là un point très important pour revenir à notre vie de tous les jours, notre pratique, nous en tant que croyants, notre relation avec Allah. Qui pourrait nous dire quelle est la pire chose à faire après un péché de le justifier. La pire chose qu'une personne pourrait faire suite à un péché, c'est quoi C'est de le justifier. On parle ici surtout entre elle et entre Allah. La moindre chose maintenant, c'est quoi la moindre chose à faire après un péché La chose idéale, c'est de faire un repentir sincère et de faire les bonnes œuvres. « man taba wa amana wa amila amalan salihan » Ça, c'est la meilleure des choses. C'est quoi maintenant la moindre des choses que le croyant doit faire après un péché pour être un croyant C'est quoi Reconnaître que c'est un mal. Valam tu nafsi wa taraf tu bidembi far filidunobi innahu Il a un comme dans le hadith que le prophète Sahasm nous a enseigné. Ce hadith, vous devez le connaître par cœur. En passant, vous pouvez le trouver inshallah. Petit livret, on rappelle à chaque fois, le cherchez sur Internet, sur vos applications et ainsi de suite, il est partout, la citadelle du musulman ou bien Hisnul Muslim, allez chercher le chapitre sur les invocations de Istiqfar, demander le pardon d'Allah, vous allez trouver Sayyidul Istighfar la meilleure invocation de Istiqfar pour implorer le pardon d'Allah à et le connaître par cœur, inshaAllah. et essayer de le réciter de façon quotidienne. Partie de ce doua, de cette invocation prophétique, c'est quoi J'ai fait du mal à moi-même et je reconnais mon mal. N'essaye jamais de débattre avec Allah Azza wa N'essaye pas de débattre avec Allah Azza Laisse le débat pour le juge lorsqu'on te donne une infraction pour, le, pour un ticket de stationnement entre autre chose. Là, va essayer de débattre. Et je n'ai pas, pas vu la plaque. Et la plaque, elle était, il n'y avait, avait pas l'angle qui, qui, qui était bien placé ainsi de suite. N'essaie jamais de débattre avec ton Créateur, avec Allah Azza Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à perdre avec nous, subhanahu wa ta'ala. La yaziduhu imanul abdi quwwatan wa la al Allah Azza aussi n'a rien à faire notre punition. Ma bi'adhabikum in... شكرتم وآمنتم سبحانه وتعالى alors la moindre chose à faire c'est quoi même si la personne est incapable de se on va pas dire c'est elle est incapable mais elle est paresseuse assez paresseuse pour ne pas faire son repentir c'est un mal mais au moins reconnaît le mal entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala comme ça tu restes toujours sous une certaine partie de l'ombre de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala La conclusion de tout ça Ou bien La fin de tout ça La conséquence de tout ça C'est quoi S'il n'y a pas de différence Entre ce que Allah Azza wa Jal Il veut Et entre ce que Allah Azza wa Jal Il aime Si tout ce que Allah Azza wa Jal Il a voulu Ça veut dire que Allah Azza wa Jal Il l'a aimé Il n'y a plus de différence entre le bien et entre le mal. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a plus de différence entre le bien et entre le mal selon la religion Qu'est-ce qu'on doit faire Il n'y a plus de religion. On doit fermer tous les livres. Il n'y a plus lieu de venir ici. Parce qu'il faudrait fermer L'Iyad Billah ta'ala. Bien sûr, il est en train de dire, comme Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ إِنْكَ أَنَا لِرْرَحْمَنِ وَلَدُونَ ana أَوَّلُونَ on est en train de donner une conclusion théorique c'est pas ça ce qu'on va faire mais on va dire si telle était vraiment la vérité ça veut dire qu'il n'y a, a plus de religion il n'y a plus d'islam il faut fermer le coran, il faut fermer les hadiths du prophète pourquoi faire salat il n'y a pas de différence c'est moi et la personne qui ne fait pas la salat Vous qui faites la salat à chaque jour, la personne qui se lève à chaque matin pour faire la prière de l'homme, de faire la prière de Fajr et ainsi de suite. Et l'autre personne qui ne fait pas la salat et qui profite de tout ce qu'elle a, que ce soit halal, que ce soit haram, qui ne vit que pour sa vie de d'abdounia, pour ses shahawats et ses désirs et ainsi de suite. Si les deux sont autant aimés par Allah Azza Jal, pourquoi Pourquoi tous ces problèmes Pourquoi pratiquer sa religion Pourquoi et on est en train de parler de nous à chaque jour et on te traite de façon injuste en tant que musulman et ainsi de suite S'il n'y avait pas de différence entre l'iman et entre le kofre et entre l'obéissance et la désobéissance, tout simplement enlève ce nom de musulman et dit, moi, je suis ce que je suis je suis tout sauf musulman et Allah azza jalla, il m'aime quand même et je suis la meilleure personne auprès de Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu la situation dans laquelle je me trouve actuellement vous comprenez Je ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence auprès d'Allah Azzawaj. Laya is Et ça c'est très présent encore une fois dans Al-Quran et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Femen shawul ghalat attaswiyyatou bain al-mashi'ati wal-mahabbah wa'atikaduhum wujub al-rida bil-qadah wa nahna nubayyinuma fil-faslayni in-shallah fa inna l-quwata lillahi jami'a Donc là on va arriver aux réponses in-shallah. On a posé la problématique. Là on va commencer avec la réponse in-shallah. Donc il nous dit l'imam ibn al-qayyim la réponse qu'on va donner in-shallah pour résoudre cette énigme de relation entre le mal et qadar et le destin ça va être sur Deux volets. Premier volet, faire la distinction entre ce que Allah il aime et ce que Allah Azzawajal, il veut. Deuxième volet, poser cette question, est-ce que vraiment... On doit se contenter, avoir le rida, le contentement envers tous les choix d'Allah Azzawajal. Donc ça, on va le couvrir bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Commençons avec la première. Donc ici, moi je vous recommande de faire, si vous prenez des notes, deux colonnes. Ce que Allah aime, ce que Allah il veut. Deux colonnes. Il nous dit la différence et la distinction entre ces deux colonnes-là sont dans le Qur'an, dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wasallam, sont présents dans la raison, dans l'instinct de l'être humain, n'importe quel instinct qui est pur, ainsi que ces Ijma, les musulmans et les croyants, à l'unanimité, il croit en cette chose depuis le temps du prophète wa il dit Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal il parle dans ce verset de Surat An-Nisa de certaines personnes qui faisaient un complot contre une personne qui était innocente et Allah Azza il a révélé ce verset dans Sourate An-Nisa qui dit que ces gens-là estastakhfuna minna an nas wa la yastakhfuna Allah wa Allah azza wa jall in avec ces personnes ça veut dire Allah azza wa jall, il connaît tout le complot que ces personnes, tout le mal que ces personnes-là en train de préparer ma la yarda al-qawl ce que Allah n'approuve pas les paroles Allah azza wa jall pas Allah عز a voulu parce que ça s'est passé c'est un fait ça a existé il y a des gens qui l'ont fait lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais est-ce qu'Allah il a approuvé ce qu'ils sont en train de dire non ma la yarda mina al-qawl Allah عز ne l'a pas approuvé subhanahu wa ta'ala wa ta'wilu n'am tayeb wa madhhab al-a'imma anahu maskhutun lahu qadran shar'an donc la différence ici c'est quoi non, donc inchallah ta'ala si vous avez des questions c'est important de c'est le moment de poser ces questions quand on va clarifier inchallah ta'ala ce n'est pas tout ce que Allah azza wa jall il veut que Allah azza wa jall il am et ce n'est pas toute chose que Allah azza wa jall il am qu'il a voulu qu existe On revient sur l'exemple de Iblis, de Shaitan. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Est-ce que Allah il a voulu que Shaitan il existe Oui. Est-ce que Allah il aime Shaitan avec ce qu'il est Non. Le contraire maintenant. Est-ce que Allah subhanahu wa taala il aime le iman pour Shaitan Il aime l'obéissance pour Shaitan, la foi pour Shaitan Oui, parce que Allah azza wa jalla lui a fait un rappel et il l'a ordonné subhanahu wa Ta'ala, de lui obéir et ainsi de suite. Mais le shaitan, il a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah a, a voulu que le shaitan soit un croyant? Et un être pieux? Non. Donc, Allah a, -il, a aimé quelque chose, il aime quelque chose, mais il ne la veut pas. Et le contraire. On va donner un exemple très simple. Okay? Très simple, juste pour simplifier. Même si Allah a, on ne compare pas ses créatures à lui. Toujours quand on donne, quand on donne des exemples pour, pour essayer de rapprocher des notions qui reviennent à Allah azzawajal, à ses noms et à ses attributs il faut toujours comprendre que ça ça se rapproche à ce que les ulamas, ils appellent l'analogie partielle okay. c'est pas exactement la même chose Mais on va vous donner un exemple inşallah. un parent un père ou bien une mère qui punit son enfant qui va lui dire pendant trois jours tu vas pas sortir pour jouer avec tes avec tes amis, parce que tu as fait tel ou bien tel ou bien tel autre chose. Est-ce que ce parent veut appliquer la punition Oui, veut, la volonté. Décidé, donc, la personne est décidée. Non, tu ne vas pas sortir. Et là, l'enfant est en train de dire, s'il te plaît, je ne vais plus refaire. Non, c'est la deuxième, c'est la troisième fois que tu fais la même erreur. Tu ne vas pas sortir pour jouer avec tes, avec tes amis pendant trois jours, pendant cinq jours, importe peu. C'est une punition. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a un parent, parent sincère, on ne parle pas de certains parents bizarres, mais un parent... Est-ce qu'il y a un parent qui aime punir ses enfants? <rire> non, encore une fois, on ne parle pas des de, de cas bizarres, okay, exceptionnels. On parle d'un parent qui est normal. Est-ce qu'un parent... Aime ses enfants aime le bien pour ses enfants Oui. Est-ce qu'il veut parfois des choses qu'il n'aimerait pas faire Combien de fois dans la vie on entend une personne dire « You know what I really don't want to do this, but I have to do it. »« It needs to be done. » Encore une fois on ne compare pas Allah Azza wa parce qu'Allah Azza wa Il n'y a personne qui le force à vouloir ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les distinctions que nous avons ici dans cet exemple. Un employeur avec un employé. Imaginez que vous êtes un employeur. Vous avez embauché une personne parce que vous savez que cette personne-là, elle a une situation financière ou familiale ou autre chose extrêmement délicate et difficile. Donc, partiellement, vous avez embauché cette personne, peut-être au salaire minimum ou bien un petite tâche comme ça, de côté, mais votre intention principale, c'était d'aider cette personne. Ce n'était pas seulement de l'utiliser pour avoir, ça veut dire un employé qui va vous offrir des services, mais c'était surtout pour aider cette personne, parce que vous avez une certaine empathie envers sa situation. Maintenant, imaginez-vous que vous allez embaucher quelqu'un pour le bien de ses enfants, par exemple, parce que ses enfants souffrent de pauvreté, de vous voulez aider cette personne. Et ce nouvel employé que vous embauchez vous fait des problèmes au travail. Vous créez des problèmes, sérieux. Là, vous donnez un avertissement, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Là, avec le temps, un jour, vous allez dire « Je ne veux pas le faire, mais... »« Je n'aime pas le faire, mais... »« Ça doit être fait. »« Je dois te montrer la porte. » Comprenez Ça, c'est un exemple ici, à l'échelle humaine, où on a une différence entre ce qu'on aime... Et ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On fait quelque chose qu'on n'aime pas nécessairement. Encore une fois, ce n'est pas exactement le cas lorsqu'on parle d'Allah Azzawodal, parce qu'Allah Azzawodal, il n'y a personne qui le force. Nous, lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on est contraint de la faire. Vous comprenez Là, ça explique, encore une fois, pour revenir, ce que Allah Azzawodal aime, qu'est-ce que Allah Azzawodal aime, qui pourrait nous dire en, une seule, en un seul mot ce que Allah Azzawodal aime. Iman, Islam. C'est tout ce qu'il y a dans sa religion. C'est l'Islam ou bien c'est l'Iman. Ça veut dire la foi, les bonnes actions, les bonnes œuvres, l'obéissance. Tout ça, c'est ce que Allah Azza wa aime. Ce que Azza wa Jalil aime, c'est ce qui est dans le Coran et dans la tradition du prophète. Maintenant, un seul mot. En un seul mot. C'est quoi que Allah Azza wa veut Qu'est-ce que Azza wa il veut En un ou deux mots. Le qadar, le destin ou bien... Plus précisément, la réalité. La, la réalité, les faits de cet univers, tout ce qui est un fait, qui est une réalité, Allah Azza wa Jal l'a voulu, mais ne l'a pas nécessairement aimé. Tout ce qui est dans le Coran, dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal il l'aime, mais ne l'a pas nécessairement voulu. Est-ce que Allah Azza wa Jal il aime que telle personne, telle personne qui n'est pas guidée qu'elle soit guidée, oui. Est-ce qu'Allah a voulu Non. Pourquoi Ça, c'est une autre question. On va revenir dessus tout à l'heure, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'on commence ici à faire la distinction entre les deux Entre ce qu'Allah aime, ce qu'Allah a voulu, il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on fait une erreur, lorsqu'on commet un péché, on ne dit pas, ah, c'est Allah qui a écrit que moi je vais le faire. Donc, Allah il a voulu, Il l'a aimé pour moi. Non. Allah Azza wa Jalla a voulu pour toi. Mais Allah Azza wa Jalla aime quelque chose de différent pour toi. Parfois ce péché c'est une punition pour un autre péché antérieur. Pour un mal que tu as fait à telle personne et ainsi de suite. Ça affecte notre imam. Ça affecte notre, notre foi. Si on va donner un exempel De ce qu'Allah Azza wa Jal Il aime, est-ce qu'il a voulu Est-ce qu'Allah Azza wa Jal Il aime ses prophètes oui. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal Ça fait partie de sa volonté Qu'il a envoyé ses prophètes Oui Ça c'est parmi les meilleurs exemples Allah Azza wa Jal Il aime ses prophètes Et il a voulu que ses prophètes Existent et qu'ils soient ces émissaires envers nous subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah azza wa jalla, Allah la aime Allah azza wa jalla, il n'aime pas la corruption. Comme on a déjà mentionné ce verset après ça. In fa inna ankum wa la yarda al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il n'approuve pas le kufr pour ses serviteurs et Allah azza wa jalla, il approuve que ses serviteurs soient reconnaissants, qu'ils soient des croyant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il à akhir al-ayat dans le hadith du prophète je pense on a déjà mentionné ce hadith la dernière fois. Inna Allah akariha lakum thalath. Allah azza wa trois choses pour voir il a mentionné alayhi salatou al-qil Parler baglia droite et à gauche et kathrat as-su'al beaucoup de questionnement et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Encore une fois, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner à ce sujet la différence entre ce que Allah Il aime, et ce que Allah Azza il veut Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa il a mentionné par exemple que les gens de al-Jahiliya, près l'Islam, Quraysh. Wa mimma Si on leur dit dépenser, aidez les pauvres avec votre argent qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils disaient plutôt est-ce qu'on va nourrir ceux que si Allah il voulait il les aurait nourris subhanahu wa ta'ala ça veut dire qu'ici qu'est-ce qu'ils ont la confusion c'est quoi ici entre la volonté et la volonté et l'amour encore une fois essayez, essayez de voir comme, comme, comme si vous aviez quelqu'un de Quraysh ici des moucherikins devant vous vous allez dire toi t'es riche regarde il y a un pauvre Aide-le avec ton argent. Qu'est-ce qu'il va vous dire Il est pauvre, n'est-ce pas Oui, il est pauvre. Il est pauvre et il souffre de famine par la volonté de Dieu. Tu veux dire oui Ça veut dire que Dieu il a aimé que cette personne soit pauvre Ah non non non, mauvaise conclusion. Dans un autre verset, là Azodi nous parle aussi de certains peuples. Wallahu ömör biha Qul Inne si. qu qu qu Allah är inte ömör med färg. Är du kallad på Allah, men inte kallad? Så de är inte kallade på Allah. Så de är inte kallade på Allah. Så de är inte kallade på Allah. Så de är inte kallade på Allah. Så de är inte kallade Allah. de är inte de Allah Azza wa Jal Il n'ordonne pas les actions Qui sont immorales Subhanahu wa ta'ala Ta'ala Allahu an dhalik C'est arrivé oui Ce que Allah l'a aimé Non Allah Azza wa Jal Et là c'est pour revenir C'est quoi entre autres Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction Entre ce que Allah Azza wa Jal Il aime Et ce que Allah Azza wa Jal Il veut C'est là où on revient A cette question encore une fois la fameuse question Du libre arbitre En islam On n'a pas, comme on a dit, la première extrême qui dit que l'être humain n'a pas de volonté, que l'être humain est forcé, que l'être humain ne contrôle rien. Non, tu as un contrôle sur ton destin, mais ton contrôle est soumis au, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un contrôle qui est, qui est absolu. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont dit, parce que regardez, c'est ça les deux réponses typiques. Les deux réponses typiques, c'est que non, non l'être humain, il a la, la, la pleine liberté. Il n'y a rien qui le contrôle. Il n'y a pas une chose qui s'appelle le destin ou bien la volonté divine ou autre chose. L'autre extrême, c'est que l'être humain ne contrôle rien. La beauté de l'islam, c'est que toujours, c'est la réponse la plus précise et la plus équilibrée. Toi, en tant qu'être humain, tu as une volonté. Tu as un contrôle. Ce n'est pas vrai que toi, tu ne sers à rien, que toi, tu ne contrôles rien, qu'un peuple qui est pauvre va toujours être pauvre, qu'un peuple qui est qu'une nation qui n'est pas développée va toujours rester développée, que quelqu'un qui est dans le coffre va toujours rester dans le coffre et dans les ténèbres, que quelqu'un qui est dans l'Iman va toujours rester dans... Et ainsi de suite, l'être humain, il a un contrôle. Sauf que son contrôle, il est soumis au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr ça c'est un fait en passant un fait pourquoi est-ce que c'est un fait les actions que nous faisons en tant qu'êtres humains il y a deux types d'actions qui pourraient nous le dire c'est quoi les actions deux types d'actions oui, vraiment... volontaire et involontaire c'est vrai ou non ah parfois parfois on va dire à quelqu'un ah je m'excuse c'est pas ce que je voulais dire c'est pas ce que je voulais faire erreur action involontaire Action volontaire, tu inities l'action en tant que tel. Cette question de action volontaire, quand on dit que l'être humain, il initie des actions volontaires, ça veut dire que l'être humain, il a une volonté. Lorsqu'on dit que l'être humain, il a des actions qui sont involontaires, ça veut dire que ce n'est pas toujours sa volonté qui, qui prime. Il n'y a pas un être humain sur ce monde qui est dans les faits, qui est libre de tout faire, qui contrôle son quotidien, qui contrôle chaque instant de sa vie. Bien au contraire, il y a plein de choses qui nous, qui nous dépassent. Vous rentrez ici à la salle avec, par exemple, l'intention, quelqu'un va se dire, moi je vais, je vais m'asseoir à telle chaise, c'est à chaque semaine que je m'assois à la même chaise. Vous arrivez, à quelqu'un aujourd'hui qui a pris la chaise. Hors de ton contrôle et les exemples sont bien divers bien sûr donc il y a, la, il y a une distinction entre ce que Allah Azzawajal, il veut pour nous ce que nous en veut maintenant il y a une certaine zone ici il y a une certaine zone qui reste floue impénétrable c'est quoi cette zone c'est de remplir ce qui reste entre la volonté de l'être humain est la volonté d'Allah. Parce que quelqu'un pourrait nous dire, mais comment ça se peut que l'être humain, il a une volonté, mais que malgré ça, sa volonté est sous la volonté d'Allah Azza wa Vous savez quoi C'est à cette ligne qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête tous. Même s'il y avait des prophètes qui étaient avec nous aujourd'hui, vont dire ça à cette ligne que l'on s'arrête. C'est pour ça que les ulama ils disent, وَالْقَدَرُ سِرُوا Allah Taala الَّذِي لَمْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ Malakun muqarrab Wala nabiyyun morsal Pourquoi est-ce que Allah Azzawajal Il a voulu que Tel ne soit pas Comme tel Et que tel n'est pas tel Et que tel soit moumine Et tel soit kafir Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Toujours Allahu a'lam Ne t'aventure jamais à commencer à faire des pas Avec le shaitan Quelqu'un va nous dire Bien sûr Encore une fois dans réponse moderniste typique aujourd'hui, non, non, non, mais on a le droit de se poser toutes les questions en islam dans la religion d'Allah, il n'y a pas une religion qui est aussi ouverte que l'islam même il n'y a pas un système qui est aussi ouvert que l'islam, mais les limites là où on s'arrête c'est quoi tout ce, qui est, tout ce qui est relié aux vérités relative à Allah Azawajal, qui dépasse de comprendre, de connaître ce qui notre Seigneur c'est quoi, ses noms, c'est quoi ses attributs. Subhanahu wa taala. Plus loin que ça, entrer dans le prochain territoire pour se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que Allah il a voulu pour telle chose et pas pour telle personne et dans telle situation Là, on s'arrête parce que Allah c'est le maître. Subhanahu wa taala. C'est là qu'on se rappelle, qu'on doit se rappeler que Allah c'est le créateur et nous nous sommes les. Créature, Les mêmes personnes qui se disent ici Non mais je veux, je réclame, je veux avoir une réponse Est-ce qu'elles vont réclamer les mêmes réponses à toutes choses dans leur vie Est-ce qu'on a une réponse à toutes choses dans la vie Est-ce qu'on peut toujours se demander des questions dans la vie Dans toutes les situations, non, ce n'est pas vrai Écoutez ça, même, regardez, même ce qu'on appelle dans les, les, fameux, les fameux systèmes démocratiques, les sociétés les plus démocratiques et ainsi de suite, c'est dans la loi, dans la démocratie en tant que telle, qu'il y a certaines instances, il y a certaines zones, qu'il n'y a, a, a que très peu de personnes qui peuvent se poser de questions. Comme vous le connaissez tous, tout ce qui est du domaine de la police, service de renseignement et ainsi de suite, ne va pas vous donner de l'information... C'est pas n'importe quel citoyen qui va dire « Non, non, je réclame, je veux savoir parce que je paye les taxes, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait à telle personne. » c'est pas ton problème. Plein de procédures pour que ça arrive auprès d'un juge et ainsi de suite et malgré ça, parfois, il va avoir un interdit de publication et je ne sais pas quoi. Donc, il y a des restrictions à l'information. Ça, c'est entre nous en tant qu'êtres humain. Que dire que lorsqu'on parle de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala Il y a une zone, comme on dit, « Ce n'est pas de tes affaires. » Så vad är det här du ber? Taala, Alam, rådde till Rabban och till Islam Muhammadin sallallahu alaihi wa Sallam Ägern till Allahya och till hans That's it. att vi pratar om För att förstå kader. Parmi les principes de base, c'est de comprendre que pour ce qui est du qadar, on ne va jamais avoir les pleines réponses à toutes choses parce que le qadar c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jall, c'est du domaine divin du créateur subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, après ça, il nous dit: "Wa kana min Allahumma inni a'oudou biridhaak min sakhatik wa a'oudou bima'afatik min 'uqubatik wa a'oudou bika mink." Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ce Tu demandes la protection du rida, du contentement d'Allah à contre sa colère. Donc il y a le contentement d'Allah et entre la colère d'Allah à ce n'est pas la même chose. Quand Allah à il est content de telle chose, il y a un heavenfield. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala est en colère et désapprouve une autre action subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la prochaine question. Deuxième partie de la réponse, c'est la fameuse question de Rida. Vous savez que lorsqu'il y a des choses, des mauvaises choses qui nous arrivent en tant que croyants, qu'est-ce qu'on doit faire Lorsque tu tombes malade, qu'est-ce que tu devrais faire Le minimum. Afouane Ça c'est les actions, mais on parle ici de l'état du cœur en tant que tel, l'état d'esprit. Lorsqu'on est malade, c'est qu -ce quoi la première réaction qu'on doit avoir La patience, ça va. patience. C'est deux choses. Soit on, Allah nous donne le bien, on est reconnaissant au bien, il nous éprouve avec ce qu'on n'aime pas et on doit être patient. La patience, c'est le minimum requis, encore une fois. Toujours connaître, c'est quoi le minimum requis dans la religion On va avoir tout un chapitre, sur la patience, InshaAllah ou Mais meilleur que la patience, c'est quoi arrida Le contentement. La différence entre la, la patience et le contentement, c'est quoi C'est que lors d'une situation, ou bien lors d'un état de patience, la personne, elle endure la situation avec un goût amer. Le contentement, c'est le prochain niveau. La personne elle voit le bien dans cette situation. Si Allah Azza wa Jalla m'a éprouvé par exemple avec une maladie, c'est qu'il y a beaucoup de de bien qui va sortir de ça. Et ça c'est tout un chapitre, on va voir un chapitre sur le rida le contentement. Mais comme on a dit le problème là c'est que il y a des gens qui ont dit pour revenir tout à l'heure à ce qu'on a dit tout à l'heure pour faire une révision rapide les gens qui ne font pas la distinction entre ce que Allah il aime et ce que Allah Azza wa Jalla il veut lorsqu'ils voient quelque chose de mal qui arrive, plus que de ne pas faire la distinction, certains vont te dire « Mais Allah Azza wa il aime le rida par le qadr. Tu devrais te contenter du qadr d'Allah Azza wa Soit, regarde, regarde le bon côté de la chose, comme certains vont dire. En passant, et c'est une parenthèse importante, ça c'est parmi tout. Tous les défis du monde dans lequel on vit aujourd'hui. La, la, la, la fameuse histoire du discours positif. C'est quoi le discours positif qui pourrait, qui pourrait nous mentionner, je ne sais pas moi, nous parler une seule phrase, un paragraphe, nous dire quelque chose à, à propos du discours positif dans le monde aujourd'hui C'est Qu -ce, quoi, c'est quoi pour toi un discours positif en général La place du discours positif dans la vie Oui. Excellent. Donc ça c'est le vrai côté de la chose, ce qui est relié au hak. C'est de voir que dans toute chose qui nous arrive, il y a un bien. Attention ici. Ce n'est pas nécessairement un bien. On dit il y a un bien. Il y a du bien. Regardez le bon côté de la chose parce que, comme la sœur l'a dit, nos perceptions pourraient avoir un effet sur... Sur quoi Sur la suite. On a un hadith sur ça, hadith hadith au Qudussi. « A'na'in d'adhan 'abdi bi, fal abdi bi » Masha'a aw kama salatu salam subhanahu wa ta'ala Allah 'azza wa jalla va être en toi dépendamment entre autres de ce que tu penses d'Allah 'azza tu penses du bien d'Allah que Allah il est généreux il va t'aider il va te donner subhanahu wa ta'ala tu penses que Allah 'azza wa jall il n'at pas ses créatures et ses serviteurs que Allah 'azza wa Jal il ta oublie ainsi de suite la ybali Allah fi ay aoudie dunya halakat allah azza wa jalla sakhala pour toi parce que tu ne penses pas du mal tu ne penses pas du bien d'allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est la partie haq du discours positif si on parle plus généralement aujourd'hui encore une fois on a toute cette idée Ça, on, on la trouve beaucoup dans les séminaires de développement personnel, de réussite, le succès dans la vie, et ainsi de suite. Et La même chose pour les livres et les vidéos sur Internet et tout. Toujours « have positive talk », toujours parler des choses positives dans la vie, ne pas parler des choses négatives, et ainsi de suite. C'est important de parler du positif, d'avoir une attitude qui est... C'est la différence ici entre avoir une attitude qui est positive, comme on vient de l'expliquer, et entre un discours qui est purement positif, ça veut dire dans lequel on va ignorer tout mal qui pourrait exister. Non, non, non, on ne va pas voir. Il n'y a rien qui se passe. <médiculaire> Ça, en général, c'est pour les personnes qui profitent bien de la vie. Allez dire à quelqu'un qui vit dans un camp de réfugiés, qui vit sous les bombes et dans, la, et, dans, et dans la guerre et ainsi de suite, mais il faudrait rester positif, il ne faut pas parler de la guerre, il ne faut pas parler des problèmes, il ne faut pas parler de la mort, non, non, il faut, faut être positif. Dis nous, c'est quoi les bonnes pensées que tu as aujourd'hui? Quels sont tes plans pour ça, pour l'avenir? Quel diplôme est ce que tu aimerais pouvoir obtenir dans ta vie? ainsi de suite. Ça ne marche pas. Parce que la personne, elle vit dans un contexte qui est difficile et qui est dur. Et l'impact de ça, c'est quoi Ça peut avoir plusieurs impacts. Premier impact, c'est comme on a dit. On essaye de ne pas voir le mal qui existe dans la société. Donc là, il n'y a plus de « Nahi anil munkar ». Encore une fois, il n'y a plus de responsabilité sociale envers et on a parlé de ça, je pense, la dernière fois. Même, ici, ça ça infiltre même le discours de la religion en tant que tel, le discours de « Da'wah », des gens qui appellent vers Allah, même le « Minbar ». On ne veut plus dire aux gens il ne faut pas dire aux gens ce, qui, ce que les gens font de mal. Il ne faut pas leur dire que vous faites des choses qui ne sont pas bien, qu'il y a du haram, munkarat. non, non. Il faudrait tout simplement leur dire c'est quoi les bonnes œuvres que Allah, Il aime, subhanahu wa ta'ala. Donne la sadaqa fi Ramadan, aide-nous à construire la mosquée, Inch'Allah, tu vas entrer au paradis. Le reste, on ne va pas en parler. Non. Deuxième impact, et ça, on le voit beaucoup encore une fois dans les sociétés qui vivent, comme on dit, dans dans le bien-être ou la tarafa et ainsi de suite c'est qu'il y a toute une partie de la société qu'on va presque mettre en quarantaine celui qui souffre celui qui est malade celui qui est pauvre et ainsi de suite à part parfois quand on va lui donner le micro pour faire un reportage très rapidement très brièvement mais cette personne elle doit vivre quelque part c'est quelque part à l'intérieur d'un hôpital ou bien telle place, telle place ce qu'il faudrait voir ce que ce que À part, bien sûr, on ne parle pas ici du sensationnalisme et ainsi de suite, mais quand on parle de la publicité, du monde idéal et ainsi de suite, est-ce que les médias vont vous parler souvent des problèmes, des gens qui ont des problèmes dans la vie Ou on va vous parler toujours de tel, il a le succès, tel il a la belle voiture et telle personne qui a telle chose À part, comme on a dit, le bulletin de nouvelles, ça c'est pour parler des problèmes et des incidents et ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle, lorsqu'on essaie de ce qu'on appelle les émissions, bien les livres et ainsi de suite, reliés au lifestyle, style de vie, est-ce qu'on parle ici des personnes qui ont des problèmes dans leur vie et ainsi de suite Non, souvent on va vous parler des personnes qui ont un semblant de, de réussite. C'est ça ce qu'on voulait dire par cette question du discours positif. Donc il y a des gens qui ont utilisé, encore une fois... Cette question du discours positif, elle peut même entrer sur la question du qadar pour conclure avec ça avant salat inshallah Même sur la question du qadar. Lorsqu'il y a un mal qui t'arrive, quelqu'un te fait du mal, y a <rire> Sourire. Faut se contenter du qadar d'Allah Azza Quelqu'un te prend tes droits. Quelqu'un te vole ton argent, tu viens pour te plaindre. Hakih, il faut sourire. Il faut sourire. Il faut regarder le côté positif de la chose. Mais je viens pour réclamer mes droits. J'ai été maltraité. J'ai de la frustration à l'intérieur, je veux m'exprimer. Non, non, C'est le qadar d'Allah, c'est le choix d'Allah Azzaudel pour toi. لغغيسي قم يدين إمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه الله تعالى ويقدره بل بجواز ذلك فضلا عن wujubuhu hadha kitabullah wa sunnatun nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa adillatul uqul laysa fi shay'in minha al'amru bidhalika wala ibahatuhu ça n'existe pas dans le quran y'a pas dans le quran quelque chose qui dit qu'il faut toujours se contenter de tout le qadar d'allah azza wa jalla sallallahu alayhi wa sallam lui même d'être triste parfois est-ce que ça lui arrivait? oui hatta Musa alayhi salam plusieurs fois dans le Coran il est cité comme étant en colère, pourquoi en colère parce qu'il a vu un mal, il est revenu auprès de son peuple plusieurs versets prophète d'Allah azzawajal Parce qu'il a dit, ah mais c'est le qadr d'Allah, je suis content, totalement content. Il est même en colère ici, dans un instant de colère, il a été en colère entre son propre frère qui est Haroun, qui est un autre prophète. Parce que pour un petit instant, il a pensé que son frère n'a pas fait son devoir envers Banu Israël lors de son... Lors de son absence Et il y a tellement d'exemples Tout le Coran Il y a plein d'exemples comme ça Donc il n'y a pas quelque chose Qui nous dit dans la religion D'Allah Azza wa Qu'on doit être Avoir le contentement envers tout Qadar d'Allah Azza wa Oui Comme La réponse tout à l'heure Qu'on a eu Qui a bien résumé faut toujours faut toujours Garder Un côté De notre perception Qui est réservé vers Le bien qui existe Dans ce choix d'Allah Azza wa Il y a toujours un bien Quelque part Mais ça ne veut pas dire que tous les événements ensemble c'est un bien. Pour conclure inshallah ta'ala avant d'aller pour salat al-maghrib et après salat al-maghrib inshallah, là on va donner un bel exemple, un excellent exemple inshallah ta'ala qui va résumer la question du qadar et le croyant comment est-ce qu'il doit se comporter envers le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'aller à salat inshallah ta'ala, parmi les, exem les exemples les plus typiques qu'on voit aujourd'hui Quelqu'un qui commet des, des crimes, qui tue des milliers d'innocents, comme on voit de nos jours, et comme on en a vu plein à travers l'histoire. Il y a des personnes qui sont en colère, et qui ont le droit d'être en colère, surtout si elles ont été touchées de façon directe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa punition. Qu'Allah azza azzawajal lui donne. Et là, il y a les fameux. Vous connaissez les personnes avec un cœur froid, sans émotion. Arrête, il ne faut pas faire de doigt. Contre cette personne. Tu ne sais pas. Cette personne auprès d'Allah, toi, tu, tu ne sais pas, et ainsi de suite. De un, c'est faux, c'est du nonsense. Nonsense. Pourquoi est-ce que le Prophète wa sallam, nous a dit que le dua de la personne qui est opprimée, pourquoi est-ce qu'il est exaucé par Allah Azza wa Si on ne peut pas se plaindre auprès d'Allah Azza wa on se plaint auprès de qui exactement? Tu veux faire même le, le chemin du doa? quelqu'un qui va se plaindre auprès du juge qui va voir un policier est-ce que tu vas lui dire mais arrête quand même faut pas voir la police faut être content alors quelqu'un qui veut se plaindre auprès du créateur tu vas lui couper la ligne non arrête faut pas faire dua si j'ai été maltraité j'ai le droit de me plaindre comme un fameux prophète il a dit comme dans le Yusuf et de deux de deux aussi L'anecdote ici, ce qui est bizarre, c'est que la même personne qui a le cœur froid, le fameux cœur froid, pouvait même faire une expérience avec ce genre de personne. Okay Après ça, c'était juste une blague. Et dans un autre contexte, tu lui dis un petit commentaire négatif sur, sur, sur, sur cette personne, sur la personne elle-même, sur toi. Ou bien, quelque chose de mal lui arrive. Quelqu'un lui a pris son argent ou autre chose. Quelqu'un, quelqu'un que... Eh, notre, fameux, notre fameux frère avec le cœur froid, notre fameux frère sans émotion et qui aime tellement le bien pour tout le monde et qui est là avec son plat, Ramadan, c'est l'heure le Maghreb qui est dans le masjid pour attendre qu'on lui serve de la, de la nourriture parce qu'il a tellement faim. Et là, il y a quelqu'un qui coupe la ligne et qui vient juste devant lui. Oh, là vous allez en Ce <rire> n'est pas un criminel de guerre devant toi. C'est quelqu'un qui a pris la ligne qui va manger cinq secondes avant toi. Qu'Allah te donne et qu'Allah te donne. Une fois, j'ai vu quelqu'un, on va finir avec ce petit commentaire, Inch'Allah, j'étais dans une auto dans l'un des pays arabes. Et là, trafic et la circulation, il y a des gens qui vont à droite et à gauche, quelqu'un qui attend normal, réglo, comme on dit, qui veut suivre le trafic normal. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui lui coupe le chemin. Et là, l'autre, parce qu'il fait chaud, la vitre est ouverte. Il dit, qu'Allah te coupe ce qu'il y a dans ta vie grand doigt, juste pour peut-être on dit peut-être vous ne connaissez pas la personne elle n'est pas en train de juger une personne x, y, z mais on parle de certains portraits typiques qu'on a de nos jours peut-être que la même personne si elle va te voir faire du doigt contre quelqu'un qui a fait tellement de mal des génocides va te dire mais il arrivez faut pas faire du doigt contre les autres Est-ce que c'est -ce est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de doua contre les autres Ben oui, il a fait des doua contre les autres. Tous les prophètes, presque tous les prophètes qui sont cités dans le Quran, ou beaucoup parmi eux, ont fait des doua contre des gens qui ont fait beaucoup de mal. Nuh alay salam quand dans surat nuh. Musa alayhi salam ربنا انك اتيت فرعون ومله وزينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اقمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم bien sûr il faut pas le croyant comme on a dit la dernière fois comme le prophète sallallahu alayhi dit mumin bi t alabi allah. bi l le, le prophète sallallahu alayhi nous a appris que le croyant ce n'est pas de sa nature, ça ne doit pas être une règle que tu es toujours en train de faire des doigts contre les autres, ça doit être une exception dans ta vie, tu dois aimer le bien pour les autres, tu dois demander la guidée d'Allah Azzawajal et ainsi de suite mais il y a certaines limites après lesquelles si toi, tu es tellement tu as tellement de frustration parce que tu vois que c'est tellement un mal et que tu te plains auprès d'Allah Azzawajal ça c'est, parfois c'est Mahdoul Iman c'est un signe de Iman et que tu as un cœur qui est vif, donc il ne faut pas ici Pour conclure, incha'Allah, sur ce point, il ne faut pas mélanger entre un cœur qui est froid, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de ghaïra, de jalousie pour sa religion et pour la vérité, pour le haq, et entre quelqu'un qui a un cœur qui, qui est plein de bienfaisance. La bienfaisance est une chose, oui, mais la bienfaisance, elle doit venir avec la justice. S'il n'y a pas de justice et qu'il n'y a pas de haq, il n'y a pas de bienfaisance. Incha'Allah, on va s'arrêter pour Salat al-Maghrib, comme on a dit, on va revenir après Salat al-Maghrib, avec un exemple très très important, azza wa jall, wa allahu ta'ala On va continuer avec la question du qadar, la question du destin, avec le mal, incha'Allah. On avait parlé de la distinction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, et ce que Allah azza wa jalla il aime, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Imam Ibn al-Qayyim, ailleurs dans ce livre, nous a parlé d'un très bel exemple, Une analogie. Cette analogie nous aide de 1 à résoudre cette énigme de Al Qadar et de 2, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut changer votre vie vers le meilleur, InshaAllah, de comprendre cette état d'esprit. Là, InshaAllah va vous demander de vous concentrer un peu aujourd'hui. Comme on a dit, parce que le contenu aujourd'hui, c'est des questions qui sont importantes. Vraiment, c'est des choses qui vont nous servir à chaque moment de notre vie si on arrive à bien comprendre insha Allah taala ces points Imam Ibn Al-Qayyim nous décrit notre interaction avec le qadar avec le destin d'Allah Azza wa comme un navire au milieu d'un océan qui est déchaîné avec des vagues, grandes tempêtes au milieu d'un océan l'océan avec ses vagues C'est le qadr d'Allah Azzawajal. C'est ce que Allah Azzawajal, il... il, il veut. La volonté d'Allah. C'est les événements de cette vie. Le navire sur lequel on se retrouve, le bon navire, parce qu'on peut prendre des navires qui ne vont pas nous mener à destination, c'est un sauf comme on dit, mais pour prendre le bon navire, le bon navire c'est quoi C'est le navire de la religion de ce que Allah Azzawajal, il aime encore une fois au milieu d'un océan déchaîné tempête il n'y a rien pour vous aider il vous reste une seule, une seule chose à laquelle vous pouvez vous attacher c'est Ce navire qui s'appelle la religion d'Allah Azza wa Jalla, l'islam, la révélation qui vient d'Allah Subhanahu wa Taala, qui représente ce que Allah Il aime, pas nécessairement ce que Allah Il veut, mais ce que Allah Azza wa Jalla Il aime. Tout ce qui est aux alentours de vous, c'est ce que Allah Azza wa Jalla Il veut, c'est le qadar d'Allah Subhanahu wa Taala. Est-ce que vous comprenez déjà est ce que vous commencez à voir les premiers points de repère sur cet exemple? Pourquoi cela envoie est ce que l'imam Ibn al-Qaïm, il a dit que le Qadar c'est l'océan Pourquoi est-ce que c'est l'océan Pourquoi ça ne serait pas le contraire Oui. On n'a pas d'essai, on n'a pas d'effet, on ne contrôle pas. ce que vous avez, est-ce que quelqu'un peut contrôler les vagues de l'océan C'est une tempête. Et c'est comme ça, la vie c'est une tempête. Il y a plein d'imprévus. C'est pour ça que tout le monde se plaint que la vie c'est « je perds le contrôle sur ma vie, ma vie va trop vite, il y a plein de choses et je ne comprends plus rien » et ainsi de suite. Là, c'est lors des tempêtes. Parfois, ça va devenir un peu plus paisible. La vie, alhamdulillah, Allah Azza wa ne nous, nous donne pas toujours une vie pleine de tempêtes. Il a ma'al-usri mais va y avoir de grandes tempêtes dans la vie. Alors, pour sortir ça et sauf, ce qu'on peut contrôler, nous, c'est quoi C'est prendre le bon navire. Le bon navire, c'est le navire qui est la religion d'Allah Azza wa Ce qu'Allah Azza wa il aime. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'a pas, pas, pas tiré cet exemple de, de, de nulle part. Il y a des références, des points de référence dans la religion d'Allah Azza wa Allah Azza wa il a demandé à Nuh, prophète Nuh salam, de faire quoi exactement Qu'est-ce qu'il lui a demandé de construire avant le déluge Un un bateau, un navire, l'arche. Et les ulama, Imam Malik, rahimahullah, il dit as sunnah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kassafi natinouh, C'est comme l'arche de, de du prophète Noé. Men rakibahu najah, Celui qui monte dessus va être sauvé. Wa men takhalafa anhu halak, Celui qui ne monte pas va, va se noyer. Vous comprenez L'océan, est-ce que Allah azza wa jalla, Quand il nous parle de l'océan dans le Coran, Est-ce qu'il nous donne une image qui est paisible de l'océan Non. Fa idha rakabu fi al-fulk da'u Allah mukhlisin lahu Allah azza wa jalla que lorsqu'il se retrouve au milieu de l'océan, il va demander l'aide d'Allah azza wa jalla parce que l'océan c'est ça vient avec le, le danger, c'est dangereux. C'est trop puissant, c'est plus grand que l'être humain. Il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a parlé des fitan, des épreuves de la fin des temps comme les épreuves dans lesquelles on vit aujourd'hui, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, les a comparés à quoi C'est comme, le comme les vagues de l'océan. C'est trop fort. Et les vagues de l'océan en passant, c'est ça subhanallah, regardez comment est-ce que toujours, toujours les exemples dans le livre d'Allah dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement précis. Allah subhanallah n'a pas dit comme le feu, n'a pas dit que Le prophète Sarasem n'a pas dit que la fitness c'est comme le feu, il dit c'est comme les vagues de l'océan. C'est quoi la différence entre les feux et entre les vagues de l'océan Quelle est la différence entre le danger des deux Le contrôle et quoi d'autre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se jette dans un feu Quelqu'un normal Il voit un feu il va dire « Ah, je vais me jeter à l'intérieur. » Ça n'a pas l'air d'être dangereux, je vais rentrer. Mais la mer, pourquoi est-ce que les gens se noient dans l'eau habituellement C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement dangereux, mais c'est... ça leurre. Ça ne te montre pas la vraie image. Il y a des gens qui se noient, qui se noient dans une, piscine, une petite piscine, pas au milieu de l'océan. Pourquoi Parce que c'est de l'eau, c'est rien du tout. Ça ne donne pas la vraie image, tu ne vois pas le danger qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose. Les fitens de la vie et la vie, parfois ça a une image qui est tellement belle, tellement intéressante, c'est un plaisir. Et c'est plus grand que nous, comme on l'a dit. Le quader d'Allah, c'est infini. Alors l'imam Ibn al-Qayyim, il te dit, si tu veux être saint et sauf, tu montes sur le bateau de la religion. Pas, ne va pas fonctionner selon les vagues. Don't worry about it. Ne te demande pas de questions sur le Qadar. Oh, mais qu'est-ce que Et ça Regardez, juste un simple exemple comme ça, le nombre de problèmes que ça résout dans ta vie, c'est incroyable. De un, ça enlève le stress, l'anxiété. Tu n'as pas à te soucier. Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce que Allah il a écrit dans mon Qadar demain On va voir ça quand ça va arriver demain, Inch'Allah. Tu n'as pas apporté le souci des prochaines années Qu'est-ce que je vais manger l'année prochaine Et si ma compagnie va fermer quand qu'on va me mettre dehors Mais qu'est-ce qui va se passer à telle chose et telle chose et telle chose Ça, c'est le qadr d'Allah Azza Ce que Allah, il te cache pour demain, c'est Allah Ta'ala a'lam. Toi, pour pouvoir être, comme on dit, safe, dans toutes les situations, qu'est-ce que tu fais Ne cherche pas ce que Allah, il a voulu, qui va arriver. Cherche ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il, il aime. Que dit la religion d'Allah de faire à tel moment Qu'est-ce que me dit le Coran? Qu'est-ce que me dit le prophète Le Coran me dit, dans telle situation, je dois faire telle et telle et telle chose. Il ne faut pas se poser des questions. Ah, mais si je fais, je vais être... Dans... Le Coran me dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Je dis, ça m'aïna ata'na. C'est Allah qui l'a dit et, encore une fois, je ne vais pas débattre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la beauté de cet exemple. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des prophètes. C'est pour enlever la confusion de qu'est-ce qu'on doit faire, prendre les bonnes décisions. On parle pas des petites décisions de la vie, ok Les petites décisions de la vie de tous les jours. Les réponses ne sont pas dans le Coran. Coran, Allah Azza wa Jalla ne te dit pas dans le Coran, Karim, euh, tel produit tu devrais le vendre à tel prix et tel. Non. Allah Azza wa il a laissé ça libre à nous avec toute l'ignorance et la confusion et les erreurs qui vont venir parce que nous sommes des êtres humains. Ça fait partie de notre vie humaine de faire ce genre d'erreurs. Mais il y a une différence entre les erreurs qui sont encore une fois les erreurs de jugement et entre, entre le mal, les erreurs qui sont synonymes de mal. Qu'est-ce qu'on devrait chercher comme idéal On devrait chercher comme idéal ce que Allah Azza wa aime pour nous parce que Allah Azza il a voulu pour tel ou bien pour tel autre chose et là permettez-moi de faire un saut insha Allah à un hadith qu'on a ouvert qu'on a couvert aujourd'hui lors de khutbat al-jumua qui est un peu en lien avec le contexte d'aujourd'hui c'est un hadith très très intéressant insha on va conclure avec ce hadith et avec les enseignements qui viennent avec insha Ta'ala dans le hadith authentique sahih al-bukhari ainsi que sahih muslim le prophète sallahu alayhi wa sallam il a dit on va résumer le hadith insha Allah Ta'ala Il dit le prophète sallallahu alaihi wa sallam. Il y avait une femme longtemps avant le temps du prophète sallallahu alaihi wa sallam, lors du temps de Banu Israël, qui portait un bébé, son propre enfant, et elle était en train de l'allaiter. Et là, soudain, il y a eu un homme qui est passé sur un animal. Donc là, on peut comprendre du contexte du hadith que ce n'est pas un âne ou autre chose, c'est un animal, ça veut dire quelqu'un pour quelqu'un de riche. C'était un homme, ça veut dire un homme qui est présentable, bien habillé, ça veut dire aujourd'hui, ça serait costume, cravate, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Une voiture de luxe, ça serait ça exactement aujourd'hui. Parce que dans la langue arabe, il y a des savants, ils ont dit, ça veut dire c'est une personne vers laquelle on pointe les doigts. Regarde, regarde, regarde la voiture de tel, regarde. Va prendre une photo avec. Alors qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, ya Allah a fait en sorte que mon bébé soit comme telle personne. Je veux qu'il soit, ça c'est son avenir. Ce hadith, il est en train de décrire exactement ce que plusieurs parents musulmans, même musulmans aujourd'hui, ils disent. Il dit le prophète alayhi wa sallam l'enfant, ce bébé comme réaction il a cessé de nourrir et il a dit Allahumma la taj'alni mitle hada. Il a dit Oh Allah ne fais pas de moi quelqu'un qui est comme lui Après ça il y a eu une femme qui est passée et qui était maltraitée par les gens Il y a des gens qui lui disaient des mauvais mots, des, des mauvais mots et ainsi de suite Alors la même mère elle a dit Allahumma la taj'a al ibni mitla hadihi. Oh Allahumma ne fait pas en sorte que mon fils devienne comme cette femme misérable. Alors le bébé encore une fois a cessé de se nourrir et il a dit Allahumma oh taj'a al ni mitla hadihi. Allahumma fait de moi une personne comme cette femme. Parenthèse ici bien sûr, le hadith il est authentique, il est dans Bukhari et dans Muslim. Quelqu'un qui va nous dire mais c'est un bébé qui est nourri et qui parle en même temps C'est contraire à la règle, oui. Un bébé ne parle pas. Un bébé ne parle pas. Mais ça, c'est dans le hadith que ça fait partie des exceptions. Il y a eu trois bébés qui ont parlé à travers l'histoire et dans certaines narrations, quatre. Parmi elles, bien sûr, le fameux prophète Isa, a. Jésus, que la paix, que la paix règne, règne sur lui. Parce que chaque croyant, il sait qu'Allah est capable de toutes choses. Allah Zawajil, peut faire parler les objets. Et ça, c'est dans des hadiths du prophète Salasim. Dans le temps du prophète Salasim, il y a un hadith authentique, en passant, un hadith authentique qui dit qu'avant la fin des temps, il va y avoir des souliers qui vont parler à leurs propriétaires. Imaginez si vous revenez, il y a cela 14 siècles. Et là, le prophète Salasim va vous dire, il va y avoir un temps lors duquel les souliers vont parler. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui que si elles revenaient dans le temps, elles vont avoir des doutes sur la foi. Elles vont dire, mais qu'est-ce que Rasulullah en train de nous dire aujourd'hui oui il y a des compagnies qui ont conçu des souliers intelligents des souliers qui parlent avec GPS et tout qui dire. tournez-vous à droite allez vers la gauche ça existe peut-être ça va devenir plus populaire que les téléphones intelligents et ainsi de suite dans l'avenir mais encore une fois c'est pas lorsque le prophète ça nous dit quelque chose qu'on n'a pas vu qu'on va dire mais comment ça se fait oui ça dépasse notre imagination Et l'islam, attention, c'est pas une religion de conte de fées. Le prophète n'a pas dit, il va y avoir des bébés qui vont parler à droite et à gauche. Non, les bébés ne parlent pas. Mais ça, c'était une exception. C'est un hadith qui est authentique dans Bukhari et dans Muslim. Taïf. On revient ici au sens du hadith. La mère, elle a reparlé à son fils. Elle a dit, Walimadhalik. Pourquoi tu t'opposes à ce que moi je demande à Allah je veux le bien pour toi et toi tu dis non pour tel et tu dis oui pour tel.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 Alors que pour la femme, ou bien l'ama, Il dit, pour ce qui est de la femme, elle est innocente, elle n'a rien fait, mais les gens l'accusent à tort d'avoir volé, d'avoir fait le zina. Alors que c'est une femme qui est pieuse, je veux être comme elle. Qu'est-ce que ce hadith vous dit Qui pourrait nous résumer l'enseignement de ce hadith? Akramukum fik. Les personnes les plus, les meilleures auprès d'Allah azawajal, c'est ceux qui ont la piété tawwad Allah Qu'est-ce que le hadith nous dit aussi? fik. Ce qui apparaît de la personne, la présentation de la personne, ses habits. Sa voiture, son emploi, son diplôme, ajouter toutes les choses que vous voulez, ne veulent rien dire. Le fameux, l'habit ne fait pas le moine, c'est un peu ça. Et ça c'est plus que crucial en tant qu'enseignement, ce hadith dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans, le, même, dans le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est exactement ça. Tout le monde veut être comme radulun comme la personne là-bas. Qu'une fois avec la voiture de luxe et l'emploi de luxe et je ne sais pas quoi et ainsi de suite et la personne qui est connue et la vedette et ainsi de suite et ainsi tout le monde veut être même comme on a dit même incluant malheureusement. Des parents musulmans, envers leurs enfants. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant Je veux que mon fils ait beaucoup d'argent, il ait tellement de chance qu'il ait Et si ton fils va grandir et que Allah Azza wa va le tester avec la pauvreté, si Allah Azza wa va le tester avec une maladie chronique, avec un handicap, qu'est-ce que tu vas dire Que mon fils, moi, il a échoué dans la vie Qu'est-ce qui importe le plus auprès d'Allah Azza wa N'est-ce pas que c'est taqwa, la crainte d'Allah Azza wa La foi, le prophète Sassimil a dit quoi Que Allah Azzawajah ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas vos formes. Ce que Allah Azzawajah regarde, c'est quoi Vos actions ainsi que vos cœurs. Ce qui ne veut pas dire attention ici, entre parenthèses, on n'a pas dit que bien s'habiller, c'est haram. On n'a pas dit que être riche, c'est haram. On n'a pas dit que avoir une belle voiture, c'est haram. Ce n'est pas ça le sens. Mais tout ça, c'est pour toi, ce n'est pas pour Allah. Allah, il a rendu licite pour toi. Pour que tu en profites toi-même dans la dunya khalas c'est bien que le musulman soit présentable Allah il aime. mais il ne faut pas que ce soit ton objectif que moi dans la vie je veux décorer seulement l'extérieur et il ne faut pas aussi se fier seulement aux apparences lorsqu'on juge les autres et c'est rendu malheureusement aujourd'hui que même, même nous en tant que musulmans on va aller plus loin encore même à l'intérieur des masajins à l'intérieur de la mosquée parfois quelqu'un qui rentre avec une cravate avec un costume et ainsi de suite il croise des gens dans son passage à l'intérieur de la mosquée. Salam alaykoum akhi, salam alaykoum Ça va Et quelqu'un qui rentre, avec des habits, encore une fois, qui ne sont pas des peut-être des habits, disons, de qualité ou bien qui a l'air d'être pauvre ou autre chose. Les gens ne lui donnent pas d'importance. Alors qu'au près d'Allah, Azzawadu, ça ne signifie rien du tout. Et ça, c'est tout un chapitre, bien sûr. On ne veut pas entrer parce qu'il y a plein de hadiths et même dans le Qur'an. Les ulama, ils appellent ça « Fadlu addu'afa imina al-muslimin » Le mérite auprès d'Allah, des personnes qui sont faibles auprès d'Allah. Parfois, le pauvre, il a plus de mérite que le riche dans certaines situations auprès d'Allah. Mais ça, c'est tout un autre chapitre. Mais notre sens aujourd'hui, c'est quoi Et ta'ala, c'est là qu'on arrive à notre conclusion très très importante pour aujourd'hui, incha'Allah ou Vous savez, depuis, depuis les fameuses élections américaines, encore une fois, je pense qu'on a parlé de ça l'autre fois, mais aujourd'hui, on va, on va lui ajouter un autre sens. On, on parle toujours, depuis les fameuses élections américaines, on parle toujours de ce problème, de ce phénomène de fake news, les, les fausses nouvelles. On peut aller plus loin. Je sais que ça va choquer certaines personnes. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est l'hayat la du dunya en général mais de, de plus en plus c'est le cas jusqu'à la fin des temps c'est fake life c'est pas fake news, c'est fake life la vie qu'on vit aujourd'hui c'est pas pour vendre parano ou autre chose mais c'est une vie qui a plein de faussetés et je sais que les gens sont, sont conscients de ça il y a le fameux sondage qui a été fait il y a de cela deux ou trois mois À propos de l'immigration, les perceptions, et ainsi de suite. Ils ont parlé beaucoup de ça, l'islamophobie, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai lu tous le, le, les résultats du sondage, j'ai parcouru rapidement comme ça, j'ai trouvé une question très intéressante. À laquelle la réponse était que la, la partie majeure de la population, plus de 50% des personnes, ne font plus confiance à ce qu'il y a autour d'elles. De en général, que ce soit information, personne, qu'est-ce que cela nous dit Lorsqu'il y a manque de confiance, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur autour de nous Beaucoup de faux. Le faux est partout. L'information, comme on dit, l'information qu'on nous donne est plein de faussetés, plein de mensonges. La publicité qu'on nous véhicule est pleine de faux. Les produits qu'on nous vend sont pleins de choses. La nourriture qu'on mange, vous le savez très bien, bon, nourriture qui est modifiée, plein de produits chimiques, C'est ça, ça a un certain goût qui ne lui appartient pas vraiment. On a ajouté ce goût. Les vêtements du synthétique, du faux tel chose, et du faux tel chose et du faux tel chose. Les comportements, même les comportements sont faux. Les comportements sont faux. Est-ce que est-ce que vous pensez que les gens se comportent à la maison comme ils se comportent au centre d'achat Est-ce qu'ils sont eux-mêmes, parce qu'ils sont au centre d'achat sous toutes les lumières, est ce qu'ils savent ou bien ils vont aller à, je sais pas moi une fête ou autre chose que les gens là, ils t'attelafoun, ils vont essayer de mettre une deuxième personnalité au dessus encore une fois qui va essayer de masquer tout tout problème qu'ils ont à l'intérieur, toute imperfection, c'est bien un tastura à la c'est que c'est une chose, mais d'enlever les imperfections humaines de vouloir ne pas être un être humain comme ça, être synthétique, ça c'est un autre problème. C'est rendu que même parfois Tu rentres à l'intérieur d'un magasin si tu es en tant que client, ou bien même dans un cadre d'emploi, tu rentres au travail avec ce qu'on appelle des collègues au travail Il y a des gens qui te sourient. Bonjour, ça va bien. À l'intérieur, à l'intérieur d'un périmètre. Ça c'est le périmètre, ça c'est le magasin, ou bien ça c'est le, le lieu de ton travail ou autre chose. Dès que tu, tu rencontres la même personne à l'extérieur, c'est comme s'il y a avait un, comme un G, G, GPS, ici une puce qui dit service off dès que tu sors la même personne tu la vois à l'extérieur tu dis bonjour t'as pas vu et à l'intérieur c'est un sourire plastique le prophète nous a parlé de tout ça alayhi dans le hadith authentique s'anawat un l'a dit le prophète qui va avoir des temps de trahison yukadzabu fiha assadiq wa yusaddaqu fiha Le menteur va être traité de véridique. Encore une fois, le menteur, c'est qui Un gros menteur. Parce qu'il a costume et cravate. Il va devenir quoi Faudrait. C'est lui qui l'a dit. Et le véridique, on va le traiter de menteur. Et le contraire aussi. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est un traître... Celui qui n'est pas digne de confiance, on va lui accorder pleine confiance. Celui qui une personne intègre, on ne va pas lui faire confiance. C'est le contraire. Il y a eu parlé, il y a cela deux ou trois mois, j'ai vu, euh, il y a, je pense, j'avais lu autre chose, en Ontario, il y a un homme, assez âgé, il a vécu pendant des années, il a vécu le luxe, un logement de luxe, des vêtements de luxe, une auto de luxe, tout ça gratuitement. Qu'est-ce qu'il a fait De la fraude, et pas de la fraude avec un autre nom, non, non, avec son nom normal. Mais il prenait plein de choses gratuitement pour les payer après, et qui ne payait rien du tout. Pourquoi Même les, les compagnies après ça ont eu du mal à le poursuivre en justice pour des milliers et des milliers de dollars. Pourquoi Parce que c'est eux qui lui ont fait confiance à l'aveuglette. Cet homme, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il portait de très beaux habits, À chaque fois qu'il allait pour demander un crédit pour une auto ou autre chose, il se présentait comme un fameux avocat et ainsi de suite. Et Dès qu'on lui disait, par exemple, « Il y a des papiers. Je suis très occupé parce que j'ai une rencontre aujourd'hui, une réunion. » Et il sait comment jouer, comment dit le jeu. Et là, tout le monde, c'est un avocat, le grand avocat qui travaille à telle place. Et le gars, c'est rien du tout. Imaginez Le faux Le faux avec quoi Pas parce que c'est quelqu'un qui sait comment faire de la fraude. Non, non, le faux seulement avec des habits. Seulement avec un faux titre. Je suis un avocat. Et quelqu'un qui pourrait être amine, quelqu'un qui est digne de confiance, peut-être s'il va demander un petit service, on va lui demander des garanties, et je sais pas moi, faire un dépôt de sécurité, et ramener de, trois signataires et ainsi de suite, parce qu'on ne te fait pas confiance. Et dans un autre hadith du prophète, alayhi wa salam, Hadith de Hudayfa, radiyallahu ta'ala, anhu fiyat sahih. Parti du hadith. Hattay yuqal, que dans la fin des temps, on va commencer à dire à la personne, comme ça, Ma a'qalahu, ma adhrafahu, ma ajladah. Wa ma fi qalbihi mifqaluhabbati khardalin mil iman. Les gens vont, regarde telle personne. Vous savez c'est quoi Ma a'qalahu, ma adhrafahu. C'est gentleman. Regarde, mais ça c'est une personne... D'être tellement éduqué, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse, lui. C'est quelqu'un qui est plein de patience. ma Alors qu'à l'intérieur de son cœur, il n'y a pas une graine de iman, dit le prophète. Ça se représente le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le faux, c'est partout. Comme on dit, ce n'est pas pour devenir, pour tomber dans, pour être pas, pas, parano ou autre chose. Mais le sens ici, c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on parle de ça C'est quoi la relation entre ça et entre notre rappel d'aujourd'hui C'est quoi la relation entre ça et un cours de spiritualité, de Iman? Le croyant, la seule chose, regardez, la seule chose que tu ne remets pas en question, c'est le haq, la vérité qui vient d'Allah zode. Tout le reste, même ce qu'on te présente aujourd'hui comme étant parfois des faits scientifiques, il y a plein de faits scientifiques qui n'ont rien de scientifique. Rien du tout. Par exemple, je tiens les dernières cinq minutes, Inshallah. Tout ce qui est relié, par exemple, pour donner Inshallah au Tarala quelque chose, encore une fois, de la, de la réalité, surtout les choses qu'on trouve sur Internet et ainsi de suite. Les choses reliées à la santé, la nutrition. Alors, il y a toute forme de théorie. De nos jours, tout le monde ouvre un blog sur Internet et ainsi de suite et vous dit les sept choses à ne pas manger et les sept choses à manger. Et c'est rendu que faut pas manger les œufs parce que c'est pas bien pour toi et la viande, c'est pas bien. faut pas boire même le lait. Même le lait, c'est pas bien pour toi maintenant. Même le lait, faut pas boire le lait parce que tu vas avoir des maladies et ainsi de suite. Si le lait, ce pas bon pour toi, est pourquoi est-ce que le prophète lui-même il a, il a bu du lait Pourquoi est-ce que Allah Azza nous parle du lait dans le Coran Qur'an, comme étant une ni'ma Si le lait c'était grave, et que les œufs c'était grave, et que la viande c'était grave, Allah Azzawajal aurait tout interdit. Pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que les gens, de un, paniquent sur cette question, je vais avoir le cancer, je vais avoir, écoute, si tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. C'est écrit dans le qadar. Tu prends les moyens, mais tu prends les moyens dans le raisonnable. Ça c'est de un. Et bien sûr ici on parle aux musulmans, okay? on parle des personnes qui connaissent c'est quoi Allah Azza c'est quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui ne croit pas en la religion, il ne va pas comprendre ce genre de discours. Il faut revenir en arrière. Est-ce que ça t'aide en quelque chose de dire « Ah, je ne mange pas telle chose, ah, je ne mange pas telle chose, ah, je mange » Est-ce que ça, ça va te servir à quelque chose lorsque c'est le moment de manger Tu as même fait ton grand filtre ici, ce qui est arrivé sur ta table. Tu commences à manger, tu n'as pas dit « Bismillah ». Ça sert à quelque chose ça Pourquoi est-ce qu'on dit Bismillah Entre autres Tu veux le bien de cette nourriture La alayka anta kallaf. Tu n'as pas à rentrer dans toutes ces théories bizarres Première chose dit Bismillah lorsque tu manges Deuxième chose On ne dit pas que Tu manges et tu manges et tu manges On ne dit pas juste mange du n'importe quoi Non, Le prophète ça, ça nous a appris de manger avec Modération Wakulu, Wachalabou, Walay, tout Si tu manges la viande et tu manges telle chose, toi, tant que c'est halal, tu as mangé avec modération. Troisième chose, la plus importante de toutes, que tout le monde, près plein, on va pas dire tout le monde, et plein de personnes ignorent aujourd'hui, c'est quoi Ce qui est sur ta table, est-ce que c'est halal Est-ce que c'est licite On parle pas seulement de la viande halal, viande haram, on parle pas de ça. Le revenu, ton argent, il est venu d'où Est-ce que ça vient du halal Si ça ne vient pas du haram, si ça vient pas du halal, si ton revenu, c'est haram, crois-moi que tu manges les brocolis ou la salade ou que tu coupes tout ou que tu vives sur de l'eau ou autre chose. Il n'y a pas de barak. Allah Azza wa ne te protège pas. Je vais juste ajouter un exemple ici ou bien une petite citation. Okay? Ce n'est pas pour faire... Euh pour faire de la pub pour euh, encore une fois des, des acteurs ou des films ou autre chose mais parce qu'encore une fois comme, comme on dit pour certaines personnes voilà qu'il y a tout parce que certains vont dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là pour parler vous connaissez le fameux acteur vandame qui faisait des, des films comme ça et ainsi de suite lui il a eu une entrevue vous pouvez la trouver sur youtube avec une chaîne arabe Il de plein de choses, et là, ça a parlé, on lui demandait des questions, je pense, sur la nourriture, ou je sais pas quoi. Et là, il dit, écoutez, il a dit, tout ce qui est relié à la nutrition, votre prophète, il vous l'a déjà appris. Prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tu peux le trouver sur, sur YouTube, là. Il a dit, votre prophète Mohamed, il vous a tout appris. Je n'ai pas besoin de vendant pour me dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tout appris. Mais comme on a dit, ça peut servir à certaines personnes qui pourraient croire que le gars ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire la vie c'est pas compliqué comme on dit monte sur ce bateau t'as tawakkal à Allah azza wa jal, et tu ne vas voir que du bien Allah, subhanahu wa après ça ce qui arrive ce qui est dans le qadar d'Allah il va arriver même si tu montes sur la lune que Allah t'a écrit, a écrit que tu vas avoir telle ou telle autre maladie tu vas la voir ça c'est inévitable accepte ça comme le qadar d'Allah comme on a dit le qadar on ne peut pas le contrôler le qadar on ne le contrôle pas tu peux filtrer d'autres toute ta vie et dire je ne fais pas telle chose. Je fais... Le mal, c'est Allah azawoddin, tu l'as écrit l'épreuve, tu vas finir par l'avoir Alors, pour revenir à ce hadith, inshallah, et conclure sur ce point, le Prophète Sallasam, qu'est-ce qui nous enseigne ici il Nous enseigne de vivre une vie qui est authentique. Oublie les gens, qu'est-ce que les gens disent Ah, les gens, me... les gens vont voir que moi je me comporte de telle façon et les gens aimeraient que je sois. Cherche ce que Allah azawoddin, il aime de toi. Subhanahu wa Ne cherche pas à vivre une vie qui n'est pas la tienne. La fameuse, encore une fois, la fameuse pour revenir à cette question qui revient toujours, encore une fois, parmi les meilleurs exemples aujourd'hui. Fameuse question des maisons. Maisons et riba et on doit acheter une maison, mais pour en tant que musulman, on doit, on doit avoir des maisons. On peut pas toujours être locataire et on doit posséder. On doit. Ok. Donc déjà la personne, elle est en train de parler de riba et de haram et ainsi de suite. Ok. Oublions tout ça. Oublions tout ça. On va dire. On t'a trouvé une solution halal, il n'y a plus de riba. Ou bien le riba, on va te le rendre halal. tu as, as cherché un cher qui t'a dit le riba c'est halal, moi j'ai entré en enfer à ta place, pas de problème. Est-ce que tout le monde qui a des solutions pour acheter une maison avec financement peut acheter des maisons Et encore une fois, on ne veut pas donner les exemples parce qu'il y a des gens, quand on dit « Écoute Yachim, dis Alhamdoulilah parce que toi, tu as une maison, tu as un locataire, il y a des gens qui vivent dans des camps de réfugiés. » Mais ne parle pas des camps de réfugiés. Moi, je ne suis pas en camp de réfugiés. On ne va pas te parler des camps de réfugiés. On va parler ici au Canada. Si vous suivez les nouvelles, vous savez qu'il y a une grande crise d'immobilier à Toronto et encore pire encore à Vancouver. Si tu habites à Toronto et à Vancouver, même si tu vas dire, moi je veux acheter une maison avec Riba ou bien on va te trouver une solution halal, ça va être très difficile. À Vancouver, c'est encore pire. Même si tu as de l'argent, tu peines à trouver un logement même avec un loyer. Il y a des gens qui doivent, beaucoup de personnes qui sont riches et qui sont aisées, qui doivent se partager un logement, vivre en tant que colocataire. Alors, qui a dit que dans la vie, tu dois avoir une maison pour, avoir, pour être une personne qui a le... A le succès une personne qui est normale si allah t'a donné aujourd'hui la possibilité d'avoir une maison avec tes moyens avec le halal hamdulillah si ce n'est pas possible aujourd'hui ça va être peut-être possible demain inshallah ou bien ça va être possible fil jenn à inshallah ça va c'est pas possible dans cette vie du bas monde that's it ça se termine ici et là malgré les personnes qui n'aiment pas les exemples sur d'autres on va donner des exemples sur d'autres il y a des gens qui ne pensent pas à la maison Je me rappelle ici à quelqu'un qui, encore une fois, dans un pays arabe, dans lequel il y a beaucoup de pauvreté, sans citer le nom du pays, dit « Mais mes enfants, à chaque fois, ils me disent « Mais mon père, c'est quand qu'on va manger la viande ?» À chaque fois, je leur dis « Au paradis, Inch'Allah, janna Inch'Allah. » Alors pourquoi vouloir, encore une fois, sauter sur, sur l'obstacle de la vérité et rentrer dans le faux carte de crédit, c'est ça, la fameuse baracklophic, la fameuse carte de crédit, ça c'est un problème, vous savez pourquoi c'est un problème carte de crédit, parce que ça devient un fléau, pourquoi ça devient un fléau, parce que là tout le monde, hé hey, papa, pourquoi est-ce qu'on n'a pas comme les autres, regarde ce que eux ils ont, ou bien pour, excusez-moi, mais pas toujours, mais parfois pour certaines soeurs, on va dire à son mari, mais pourquoi est-ce que eux ils ont et nous on n'a pas, s'il te plaît, on devrait avoir la même chose. De un, ce n'est pas tout ce que les autres ils ont que nous on peut nécessairement comme on dit « afford it », et de deux, surtout aujourd'hui, c'est pas tout ce que les autres, ils ont, qu'ils l'ont vraiment. Ils ont l'air de l'avoir. Mais combien de choses que les personnes utilisent aujourd'hui qu'ils ne l'ont pas C'est payé à l'avance, c'est acquis à l'avance, avant de payer. Grande différence entre acheter quelque chose avec une carte de crédit. Just swipe it. Easy. Click, pay pass. Avec ce PayPal, tu viens de arreler ici. Encore une fois, on te contrôle plus. Tu es redevable. Et entre tu payes entre le deuxième cas dans lequel tu payes avec ce que tu possèdes. Hade risqi razaqani lahu iya. Voilà, je paye. Bien même avec une carte, mais avec de l'argent que je possède. Une fois que je paye, fini la transaction. Hade firaqubeeni wa beenic fini n'am was te juste pour avis ce que je vais de we Euh, euh, euh, euh, les sociétés, voilà, qui proposent des, ré des régimes en équivalence, qui font des milliards de dollars. Hein, non. Non. Correct. Non. Barak Elaufik. Non. Barak Elaufik. Correct. Non. Aujourd'hui, c'est ça exactement. Parmi les exemples que le frère a mentionné aussi, toute la question de, regardez, toute la question des solutions faciles. À chaque fois que vous voyez une solution facile à un grand problème, un grand shortcut comme ça et ça que ce soit comme le frère il a mentionné régime pour devenir maigre, prenez telle poudre je ne sais pas combien de fois par, par jour pendant tel mois et ainsi de suite alors qu'à l'intérieur c'est des drogues c'est pour vous détruire, pour faire de vous une personne qui est un consommateur à vie vous êtes dépendant de telle chose d'une telle chose. même parfois les médecins vont donner des choses ah je ne peux pas dormir, tu vas voir le médecin et j'ai du mal à dormir la nuit te donne quoi ah prends telle pilule tu vas dormir c'est quoi cette pilule c'est une drogue t'es lié pour le reste de ta vie. Le plus que tu l'apprends, quelqu'un qui a soif et qui veut boire encore une fois pour revenir au fameux océan, de l'eau de l'océan. Est-ce que c'est est -ce est une solution À très court terme. Tu bois et là, c'est de l'eau qui est salée. Je vais avoir encore plus soif. Je dois boire plus. Ça s'empire de plus en plus. Ou bien même pour les jeunes aussi, Même s'il n'y a pas beaucoup de très jeunes personnes ici, mais c'est aussi un message qui a passé pour les personnes les plus jeunes. Chaque fois, tous les, toutes les solutions de succès faciles, tu n'as pas à travailler dans la vie. Wallah, j'ai déjà vu des jeunes avec leurs parents. Leurs parents se plaignent parce que mon fils ne veut pas travailler. Pourquoi il ne veut pas travailler Il a 18 ans, 20 ans, 22 ans. Il veut pas travailler. Là, tu parles à la personne. Pourquoi tu ne veux pas travailler Mais on peut trouver un emploi. Moi, faire un emploi à 19 dollars dès l'heure, t'es fou Moi, je peux me faire de l'argent très facile. Je peux, je peux devenir millionnaire moi très facilement. Vraiment, ma chère. oui. Si, par exemple, on est... <coughs> oui. Non. Ça, est, ça c'est une grande question. Ça c'est une grande question. Ça demande des détails. C'est du cas par cas vraiment. La question de l'héritage et de l'argent, ce qui est le halal ou haram, ça c'est du cas par cas. Non. D'autres questions? avant de conclure inshallah Tayeb jazakum ta'ala khayran wa akhiru da'wana bihamdik